Hamid a 22 ans et il décide d'aller se faire sauter au milieu de ceux qu'il considère comme l'envahisseur je suis né ici sur ce bord de Méditerranée dans ce paradis ensoleillé Palestine Palestine C'est ici que mon père, que mon grand-père Et tous ceux d'avant sont enterrés Dans la chair de ta terre, Palestine C'est dans la maison en ruine, là-bas, au milieu du champ d'Olivier C'est là que nous avons chanté, ri, dansé, vibré même comme les cordes de cette guitare manouche. pincées au cœur, cueillies comme des fleurs, c'est là que nous avons pleuré aussi, pleuré. Difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi. Au début, ils ont tiré à l'air. Ça faisait du bruit, c'était gentil. Et puis après, ils ont tué mon père, et puis mon oncle, et puis mon frère. On fait brûler la maison, détruit jardin et plantation pour y installer leurs colons. Nous, Femmes et enfants déportés jusqu'à ce camp de réfugiés Sale, froid, on y était entassés Seul, au loin, le son de cette guitare tzigane Me donnait encore la force de résister La force de respirer Mélodie des gens du voyage, musique des déracinés Elle m'a fait oublier le mal J'avais 10 ans, ça fait 12 ans, et me voilà maintenant Une bombe scotchée sur le bidon Aspirée dans ce grand siphon Liberté pour toi, Palestine Je vais vous faire danser, joyeux colons, sur le son de mon canon Aujourd'hui, je suis chef d'orchestre, réglant ma note sur celle du temps Ce temps gitant sur lequel je virevolte encore En joyeux papillon. J'arrive, j'arrive sous destin, tel un coup de cymbale, ponctuant les violons, Yéma, Palestine, tu me vois, descendre de l'autocar au milieu de tous ces regards, il y a mon cœur, il y a la peur, il y a ce son de guitare, anonyme passant, je souris à l'enfant et puis au milieu de la rue, je te vois, belle inconnue, c'est toi, je t'ai choisi, vais-je te prendre par la taille et faire danser nos entrailles, j'entends ici les cris d'effroi déchirer le silence provoqué par ce doigt. Il y a mon souffle qui s'accélère, manque d'oxygène, ton regard qui me fixe, tu comprends, ton sac qui tombe, la pomme qui roule. Reculez, il est trop tard, petite. Il y a mon doigt qui se crispe, puisqu'on ne peut vivre tous les deux. Crèvons ensemble, Palestine. Palestine. so to Let's oh.